François Kimana sur la mise en nom de bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce lundi 5 juillet 2021. Donc voici d'abord le sommaire. Les élèves finalistes du cycle post-fondamental de différents établissements de la mairie de Bujumbura disent être, être prêts à la passation de l'examen d'étape qui débute ce lundi. Certains des directeurs des lycées et aussi s'attendent à de bons résultats. Les propriétaires des maisons construites à moins de 6 mètres de la route principale en ville de Gitega sont en train de démolir eux-mêmes leurs maisons pour respecter les normes. Toutefois, ils demandent de la réduction de l'impôt foncier étant donné que la surface de leur parcelle va être réduite. Et les demandeurs des contrôles techniques indiquent que l'octroi de ce document est du moins rapide par rapport au passé récent. Ceux provenant de l'intérieur du pays demandent la décentralisation des services d'octroi de ce document pour leur faciliter la tâche. Et la chronique sportive de ce lundi va axer sur l'arbitrage de Golbor. Bienvenue à cette édition. Captez Issa écoutez la différence. Ouvrons ce journal par le transport des longues files indiennes et une longue durée. Pour un petit trajet sont certains des défis qui hantent le secteur de transport en commun. Amélie de Bujumbura constate du docteur en informatique dans son exposé lors de la deuxième édition du colloque scientifique en statistiques appliquées et informatique décisionnelle. Pour faire face à ces défis, l'informaticien Audace Manirabona propose plusieurs solutions dont l'informatisation du système de paiement des frais de transport. des détails avec Vestine Lors de cette deuxième édition du colloque scientifique en statistiques appliquées et l'informatique décisionnelle, l'un des conférenciers, le docteur en informatique et enseignant à l'Université du Burundi, fait ses recherches sur le système de gestion optimisé de transport en commun à Méridobu Jumbura. Selon son étude, cette ville compte plus de 450 bus de transport qui garent sur 17 lignes. Les passagers sont estimés autour de 100 000 et le carburant consommé par jour par tous ces véhicules dépasse 13 800 litres. Audaceman et la bonne répertorie certains défis liés à ce secteur, dont les longues files d'attente, le mauvais état de certains bus de transport ainsi qu'une longue durée pour un petit trajet. Vous n'ignorez pas que le système de transport en commun au Burundi en général et en mérite au Jamboulin en particulier, c'est un problème parce qu'il y a de longues files d'attente, il y a par exemple des problèmes d'échange de monnaie, vous le savez très bien. Pour pallier ces défis, ce docteur en informatique propose plusieurs solutions, entre autres l'informatisation du système de paiement des frais de transport, d'autant plus que ce système, va contribuer dans la lutte contre la propagation du coronavirus ainsi que la collaboration au lieu de la concurrence. Les solutions que nous proposons, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, cette utilisation se base sur la collaboration. Parce qu'on trouve qu'actuellement, au lieu de la collaboration, c'est la concurrence. Sur un nombre de passagers, au fait, nous sommes dans une période pandémique. Du coup, comme il y a des règles d'hygiène, pour ne pas toucher à une objet qui a été touché par beaucoup de personnes, alors, même l'argent être un vecteur véhiculaire de virus. Dans ce sens, on a essayé de minimiser, si vous voulez, supprimer le fait que on touche beaucoup à l'argent. On va simplement utiliser les tickets et on ne va même pas échanger avec le convoyeur. Ce qui veut dire qu'avec ce projet, on essaie de contribuer aux mesures de barrière de Covid. Audace Manabon, doctorat en informatique et enseignant-chercheur à l'Université du Burundi conclut que cette nouvelle technologie permettra de minimiser la consommation en carburant, disponibiliser beaucoup de bus pendant les heures de pointe ou bien les réduire pendant les heures où les mouvements ne sont plus affluents. Merci à Vestine Boutoy pour tous ces détails. Je vous le disais en titre, presque tous les propriétaires des maisons construites à moins de 6 mètres de la route principale en ville de Guitéga sont en train de démolir eux-mêmes leurs maisons pour respecter les normes. Ils disent qu'ils démolissent, qu démolissent pour récupérer certains matériaux qu'ils utiliseront pour reconstruire ailleurs. Toutefois, ils demandent la réduction de l'impôt foncier étant donné que la surface de leur A été réduite. Les constructions anarchiques sont imputables aux autorités de la localité, point de vue d'un ancien ministre des Travaux publics qui estime que ces autorités devraient faire arrêter ce genre de travaux. La campagne de destruction en cours, la campagne plutôt de destruction en cours dans le pays devrait toucher toute personne concernée et éviter deux poids deux mesures. Sujet Gaspard Akobako. Seules les autorités investies de pouvoir ont cette latitude d'octroyer des autorisations de bâtir. On l'écoute respecter la loi, il faut faire respecter des normes. Cela veut dire que les autorités qui se sont arrogées le droit de donner par exemple des attestations, des attributions en vue des constructions anarchiques doivent être retirées. Il n'y a pas de façon d'attribuer les parcelles parce que c'est le ministère ayant les travaux publics dans ses attributions qui donne des autorisations de bâtir, qui fait des parcellisations et qui donne des certificats de conformité pour s'assurer que les plans qui ont été élaborés, exécutés, l'ont été conformément à la loi et aux normes. Il ne peut en être autrement. Ce que je voudrais souligner aussi. Les constructions anarchiques qui ont débordé eh, sur les espaces publics doivent être naturellement réformées, doivent être détruites, pourvu qu'il n'y ait pas de l'iniquité. Ça veut dire que personne ne doit être épargné parce qu'il faut créer une justice, et une justice juste. Alors, il y a des gens donc, qui se sont octroyés des parcelles, il y a des gens qui ont construit sous l'œil complaisant ou complice des autorités, Est que il faut rétablir dans son droit, dans ces constructions anarchiques ne sont pas le résultat peut-être d'une diversité d'institutions ou d'organes qui donnent de ces autorisations de bâtir. Bien entendu, il y a des autorités qui se sont arrogées au droit euh, de donner des autorisations, même des attributions de partenaires. Donc il faudrait qu'on revisite ces dispositions légales pour que chacun nous soit rejeté au droit euh, de dire, moi-même je suis une autorité, il faut éviter une situation anarchique qui peut conduire à une anomie. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement faire respecter la loi faire respecter l'autorité investie du pouvoir. Comme ça, les gens devraient savoir qu'il y a non seulement hiérarchie des normes, mais aussi qu'il y a hiérarchie des autorités investies de ce pouvoir. Il ne peut en être autrement. L'ancien ministre des Travaux Publics, Gaspard Kobako, a été joint au téléphone par ma consoeur Mi Kanyange Kanyang santé à présent. 5% des personnes vivant avec le VIH SIDA ont été dépistées de l'hépatite B, tandis que 3 autres pourcents ont été trouvés avec l'hépatite C selon les chiffres présentés par l'Association nationale de soutien des séropositifs et malades du SIDA NSS. Après une campagne de dépistage de cette maladie en 2020, il a été constaté que les personnes séropositives sont menacées par ces maladies. Je Jeanne Gapilla, plutôt, représentante légale de la NSS, dit que le centre va mettre un programme, va mettre un programme qui va aider les malades à bénéficier de soins, des soins facilement car les médicaments sont chers. Suivez Jeanne Gapilla. Nous sommes un centre reconnu de tuberculose hein, contre la tuberculose, bien que ce n'est pas connu. Nous voulons mettre un grand accent aussi sur ça pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire de plus. Mais ces derniers temps, voyons aussi beaucoup de gens qui ont euh, beaucoup de maladies opportunistes. Vous savez, euh, pour nous, qui sommes en train de vieillir avec le VIH. Il y a beaucoup d'autres maladies qui viennent avec les médicaments, les effets secondaires, c'est notamment le diabète, c'est les hépatites, c'est pour les femmes les cancers du col, de l'utérus. Et tout ça, nous sommes en train de le voir très très sérieusement. Par exemple, pour le col de l'utérus, comme on a eu la chance d'avoir un appareil pour détecter. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Comme c'était pas dans notre programme qu'on n'avait pas de budget, nous avons toqué à gauche, à droite, nous avons pu sauver que 2 sur 26. Nous avons perdu déjà 2. Nous devons nous attaquer sur ça. Les hépatites, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé. J'en profite pour saluer la bonne collaboration avec le ministère de la Santé, qui a déjà mis en place tout un programme et des points forts. Pour les hépatites. La NSS avait commencé à traiter avant même les hôpitaux. Nous continuons comme ça, faire ce que nous pouvons faire, toujours avec modestie, parce qu'on sait que nous, c'est une petite contribution, mais une contribution qui, à mon avis, est utile. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Poursuivons ce journal avec la page Justice et les jugements rendus par les juridictions nationales et différemment par ceux rendus par la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est sont supplantés par ces derniers annonces du président de la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est lors d'une séance de moralisation des juges et magistrats de la mairie de Bujumbura. Nestor Nestor Kayoeira appelle les juges et magistrats de la mairie de Bujumbura à respecter la loi durant l'exercice de leur métier. On l'écoute. Le traité de la communauté des Africaines, en son article 6, parle des principes fondamentaux qui doivent gouverner la communauté. Et parmi ces principes, il y a de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la justice sociale. Mais aussi au niveau de l'article 7 du traité, par rapport aux principes opérationnels, il dit que c'est une communauté qui est centrée sur l'individu. Le 1er juillet, il a interprété les dispositions du traité au niveau de l'article 6 et de l'article 7. Moi, en tant que président de la Cour, j'ai immédiatement voulu mettre en application le discours de son président de la République par rapport aux magistrats, Parce que la troisième condition que le président a dit qu'il faut respecter, c'est le respect de la loi. Or, les gens qui sont appelés d'abord à respecter la loi, ce sont les juges, ce sont les magistrats. C'est pourquoi d'abord, avant de rencontrer même cette ministère public, j'ai vu que c'est judiciaire de rencontrer les juges qui sont censés interpréter la loi, mais aussi de dire la loi. Donc, c'était dans le cadre de mettre en application le plan d'action de la Cour de, de, de, de l'EAC. C'était aussi de faire une visite de courtoisie au président de la Cour suprême, mais aussi de parler avec les, les juges de la de sur le comportement qu'ils doivent adopter dans la mise en application du discours des interdits de son président de la République qu'il a lancé le 1er juillet par rapport à la protection de la souveraineté la protection de la terre la protection du Burundais, du citoyen et aussi la mise en application de la loi et comme vous le savez, tous ces gens-là qui saisissent la Cour de la justice de la Cour des Africains, la base de la de la Cour ce sont les deux articles le message au juge C'est que les juges doivent dire le droit, mettre en application le droit de la République par rapport au respect de la loi, parce que les juges ne font rien. Ils ne font que l'interprétation de la loi, mais aussi la mise en application, mais aussi que les juges doivent aussi mettre en application les jugements rendus, parce qu'il est vrai que la Cour de la communauté africaine n'intervient pas dans la mise en application des jugements, mais lorsqu'un pays ne met pas en application un jugement, ça peut aussi porter atteinte aux acteurs de la Cour, mais aussi les gens qui ont gagné le procès peuvent aussi continuer à saisir la Cour. À la fin de la journée, ces jugements sont interprétés. Les propos du président de la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Nestor Cayoeira, ont été recueillis par Jean Dodieu et Iracuse. Par Page éducation, les élèves finalistes du cycle post fondamental de différents établissements de la mairie de Bujumbura disent être prêts à l'examen d'état qui débute ce mardi. Il confirme avoir fait beaucoup de tests d'entraînement. Ceux qui se sont entretenus avec la radio, Isangamiro indique qu'il ne s'attendaient qu'à l'affichage des listes sur les centres de passation de ce test national. Certains des directeurs des lycées aussi s'attendaient à de bons résultats. Omer Douaiou a fait le tour de la capitale son reportage. Le centre du lycée du lac Tanganyika recevra 488 candidats à l'examen d'État, au moment où le centre situé au lycée Skepes de Nyakabiga accueillira 530 finalistes du cycle post-fondamental. Dans l'attente de l'affichage des listes, la révision était en cours. Dans l'avant-midi de ce lundi, au lycée du lac Tanganyika, de l'autre côté, au lycée SKPS, les listes étaient déjà affichées depuis 9h du matin. Sur toutes ces écoles, les élèves font savoir qu'ils sont bien préparés pour passer cet examen. Les préparatifs, on est en train de travailler en communion en fait. On fait des révisions, on s'entraide les uns avec les autres. Parce qu'on a vu que si tu travailles seul, tu risques de te tromper ou bien de te surcharger. Alors que si on travaille ensemble, on peut travailler avec toutes nos forces et on va s'entraider un peu. La passation de l'examen, on va le faire au lycée Escapeur. Oui, avec tous mes camarades, oui. nous sommes prêts. À avoir peur, non, parce que nous avons bien préparé l'examen d'état, la matière, tout ça. Tout a été bien préparé. Et oui, nous sommes prêts. De même, les responsables de ces écoles se disent confiants par rapport aux résultats. Les préparatifs vont montrer. Là, je dirais que les élèves ont eu le temps de bien réviser la matière des cours qu'il faut à l'examen d'état, d'assez préparatif et ils étaient aussi avec les, les enseignants. Après avoir programmé les résultats, les professeurs se sont donnés pour renforcer les différentes matières vues en classe, y compris la correction et la maîtrise des épreuves de type. Après les efforts fournis, nous espérons que les élèves vont réussir à cet examen. Cette évaluation donna accès aux études supérieures débuter à son mardi. Merci à Omer Douai pour tous ces détails. Des conducteurs de véhicules disent que le, que le processus pour obtenir le contrôle technique est maintenant rapide par rapport au passé récent. Toutefois, il y a d'autres qui disent que le processus reste lent. Ils indiquent que ça fait des jours qu'ils cherchent ce document. Ceux de l'intérieur du pays demandent que ces services d'octroi des contrôles techniques soient décentralisés pour leur faciliter la tâche. Nous attendons, nous, nous attendons euh, sur Vox Pop recueilli par Orné Lamoucho. Je suis venu ici à Rotraco pour chercher le contrôle technique de mon véhicule. On m'a bien reçu. On m'a montré d'où passer. Et maintenant, je suis entré. J'attends le paiement à la banque. Au bout. Et après, on va vérifier si ma voiture est en bon état. Ça pouvait aller jusqu'à trois mois ou six mois pour obtenir le contrôle technique. Ça dépendait. Il arrivait même que le conducteur n'obtienne pas son document. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. En une journée ou deux jours, tu peux rentrer avec ton document. Nous demandons que cette bonne organisation reste ainsi pour le déroulement du travail et faciliter les bénéficiaires. Mais ça reste difficile pour ceux de l'intérieur. Nous souhaitons que ce service soit décentralisé. Franchement, nous sommes bien accueillis. Tout est ordonné. Ça m'a d'ailleurs surpris. Je n'ai demandé aucune aide. Car avant, je devrais demander des services ici et là, auprès des enjeux de l'Autraco. Sinon, rien n'avançait. Maintenant, je passe facilement dans tous les services, et c'est rapide. Comme vous le voyez, je cherche le contrôle technique depuis le 14 mai, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore eu. De mon côté, rien n'a changé. C'était le Vox Pop recueilli par ma consoeur Ornella Mucho. La situation est ainsi après que le chef de l'État ait provisoirement suspendu dans ses fonctions le directeur général de l'Otraco. Radio Isanganiro, Chronique Sport. Un arbitre de jeu de goalball doit bénéficier des formations relatives à l'arbitrage de goalball avant de commencer à arbitrer les matchs. Cassien Vizabigomba, directeur adjoint au sein du comité national paralympique du Burundi, fait savoir qu'un arbitre qui viole les règles du jeu de goalball est puni conformément à la loi régissant ce sport. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet. Un arbitre de goalball doit d'abord bénéficier de formations qui lui permettent d'avoir le brevet d'arbitrage. Explication d'Okassier visavi Gomba, directeur technique adjoint au sein du comité national Paralympique. On ne peut pas dire qu'il y a un délai nécessaire. Le délai nécessaire est indépendant de ce que cet officiel doit posséder. S'il possède ce qui est nécessaire, donc ce qui est obligé, donc là on veut dire le brevet. S'il est en possession de brevet, généralement on n'exige pas de délai, tel délai de délai ou tel. Le délai dépend des papiers présentés. Il faut considérer plutôt les brevets que l'officiel possède. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai demandé ou bien de délai exigé pour être officier ou pour être arbitre de goalball. Seulement, il est exigé d'être breveté, d'avoir des différents brevets, soit brevet zonal, brevet national, brevet régional, brevet international. Là, tu peux officier Pour atteindre le niveau d'arbitrer les matchs internationaux, les officiers doivent être détenteurs des brevets internationaux dans l'arbitrage de goalball. Quand est-ce qu'un officier ou un arbitre peut officier un match dans le championnat international ou bien dans le championnat du monde Un officier ou un arbitre de Gold c'est comme tant d'autres jeux olympiques ou paralympiques. Il n'y a pas d'officier qui peut officier au match mondial ou international sans avoir un brevet international. Ça ne se fait nulle part. C'est-à-dire que l'arbitre ou l'officiel doit avoir un brevet international. Il doit être breveté au niveau international pour officier les matchs internationaux. C'est ça l'exigence. Ce directeur technique adjoint au sein du Comité national parolympique fait savoir qu'un arbitre qui viole les lois régissant le goalball est puni conformément à la loi. Comme c'est prévu dans tout autre jeu de sport, les officiels sont soumis sous les ordres qui sont réservés. Dans les règles officielles de tous les jeux qui existent, donc. La première étape, c'est l'avertissement. On met l'officier quelque part, on lui dit qu'il doit quand même respecter les règles du jeu, comme c'est exigé aux athlètes. Après, s'il fait une gaffe qui est dans l'ordre de trahison, comme on dit quelquefois, là, il est suspendu du corps arbitral directement, le certificat lui est retiré. Donc, il ne peut plus officier dans n'importe quel match de goalball. Ce sont ces punitions qui sont réservées aux officiels du jeu de goalball. Toutefois, Kasser Vizavi Gomba précise que les officiels burundais de goalball se comportent bien car ils sont appelés plus souvent à arbitrer les matchs régionaux. C'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndiko Mananga. Et bon après-midi à toutes et à tous.